Sauver, nous permettre de ne pas déjà connaître le jour de la dieu. Un enfant aurait sans doute empêché cette déroute, évité que notre route se divise en deux. À cette seconde où nos joies s'effondrent. enfant aurait peut-être pu nous sauver, nous permettre de ne pas déjà connaître le jour de la vie dans son tout premier sourire il aurait su nous traduire qu'avec lui nous allions vivre les yeux dans les yeux Oh cette seconde où nos joies s'effondrent je crois Jamais, malgré notre amour en ruine, mon plus cher désir s'obstine, cet enfant je l'imagine, il me sourit.